Je... nous avons commencé l'évangile de Jean non vous a, on le sait c'est pas un secret et je sais pas si on, je pense qu'on a mentionné la semaine passée pour l'été on fait une pause dans Jean à cause que souvent on est euh, on va en vacances on va en vie, on n'a pas nécessairement toute l'église ensemble puis euh, on va faire une série cet été qui nous a été proposée par notre frère Omar euh il s'est dit euh, pourquoi on prendrait pas les euh, les 10 principes qu'on s'est donné dans les statuts et règlements, puis qu'on en fait un enseignement, un par dimanche. Donc, on a parlé ensemble, on a mis ça devant Dieu, puis on s'est dit, ouais, pourquoi pas, bonne idée. Puis, euh, fait que c'est ce qu'on va faire, il y a dix principes qui sont déjà affichés sur, sur le mur, donc il n'y a pas de secret, là, le, chaque thème est indiqué déjà, dimanche après dimanche. Ce que je vais faire, je vais poser mon ordinateur, je ne l'avais pas sur moi, sur papier, tous les 10 par cœur, je connais pas tous par coeur, je, puis euh, pas nécessairement, euh, en tout cas assez bien, mais pas textuellement, Que je vais vous les citer, d'accord, pour vous donner une idée. Puis après ça, je vous dis de quoi on va parler ce matin. En fait, si pas compris, ça va être le premier principe. Okay? Donc, au fil de l'été, dix enseignements. Le premier, ce serait le point de départ de notre ministère et Dieu. Ensuite, notre ministère sera exercé sur la base de la vision et de la foi. Ensuite, le troisième, le futur de notre ministère sera basé sur des buts axés sur la Bible, intentionnels et dignes d'un grand Dieu. Ensuite, le guide de notre ministère et la Bible, interprété correctement et avec pertinence sur le plan culturel. Le cinquième, le but de notre ministère est de voir les saints parvenir à la maturité. Le sixième, le contexte de notre ministère est la collectivité. Ensuite, le processus de notre ministère est la reproduction spirituelle. Ensuite, notre ministère est envers les frères. Le fruit de notre, ministère, de notre ministère est un service que nous rendons avec sacrifice. Et finalement, notre ministère est envers les perdus. Ça, c'est les principes que nous avons. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu ou lu ça à ce point-ci depuis les euh, dix dernières années? Ça vous dit quelque chose? Pour certains? OK. OK à chacun de ces principes, on, on appelle ça principe de fonctionnement, mais là, en, en réfléchissant tantôt, je dis, ouais en le c'est des principes de foi, hein, parce que ce qu'on déclare là-dedans, impossibilité humaine, OK? Fait ça va bien, Dieu a dirigé, hein, il nous dirige, ça va bien avec la suite de ce qu'on a regardé dans l'Évangile de Jean. Et puis en même temps, si nous croyons que Dieu nous a guidés et nous croyons que Dieu nous guide, depuis le moment où il teste chez chacun individuellement et depuis le moment où il a dû appeler ensemble nous autres et par tout le chemin qui nous fait parcourir le Seigneur, il est souverain. Et il y a une époque où personnellement dans et je me souviens qu'on l'avait déclaré ensemble, il y a quelque chose que, que Dieu une vérité à laquelle c'est nous rendait de plus en plus sensible et qui devait devenir tangible dans notre vie, et c'était celle-ci, c'était la supériorité de la souveraineté de Jésus-Christ dans l'Église. Ça, ça veut dire que c'est Jésus-Christ est supérieur, il est souverainement supérieur, puis sa place, elle est souveraine parmi les siens. Puis ça, ça c'est venu nous challenger, dans le fond, hein? Ça, nous, ça nous met au défi, cette vérité-là. Si on croit que supérieurement à, à n'importe quoi d'autre, Jésus-Christ est souverain, ça veut dire qu'il n'y a rien qui est en dehors de son contrôle, rien, dans tout ce que l'Église peut vivre. Personnellement, je trouve ça rassurant, fortifiant, puis ça me donne la foi de continuer. C'est ça que ça fait dans ma vie. Parce que ça ne compte pas sur moi, ni sur Luc, ni sur Benoît, ça compte sur Christ. Et c'est ça ce qu'on a besoin. Donc, c'est une introduction qui met la table en même temps. Je vais vous redire le premier euh, principe, ok? Ce qu'on dit, c'est que le point de départ de notre ministère est Dieu. Et je vais vous les deux versets qu'on a mis en référence à cette déclaration, parce qu'on s'est la fin de déclaration. Mais on doit être capable de l'appuyer sur les Écritures. Il faut que les Écritures nous inspirent pour déclarer quelque chose. Qu'on peut le fonder. N'est-ce pas? Quand bien que c'est dans mes mots, je dois l'appuyer sur la parole de Dieu. Alors, je vais vous dire les deux versets. Le premier, c'est 1 corinthiens 3, verset 6 et 7. On va prendre un instant pour le lire. On a fait... On a regardé l'Épître aux Corinthiens ensemble il y a quelques années. 1 Corinthiens 3, verset 6 et 7, c'est dans le contexte où... Ben je vais le lire, puis on va vous dire le contexte. C'est écrit, euh, J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que Ce n'est pas celui qui plante qui quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. L'autre verset, c'est 1 Pierre, chapitre 4, verset 11, et on va le lire ensemble aussi. C'est écrit, « Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. » Il nous dit pourquoi. « Afin qu'en toute chose, Dieu communique soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Ça, c'est les deux versets, les deux passages en référence. Le premier, 1 corinthiens 3 Écoutez, on a, on a regardé le contexte longtemps et je ne fais pas une longue étude sur le contexte. Je veux vraiment m'arrêter sur la vérité en particulier. Mais Ça commence comme ça, en disant, Paul, il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits-enfants en Christ. Il leur dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. Et là, il leur dit, en effet, puisqu'il parmi vous de la jalousie euh, et de la discorde, n'êtes-vous pas charnels? Autrement dit, n'agissez-vous pas comme les hommes de ce monde? ça que ça veut dire. Et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Et là, il dit, « Quand lundi, moi, je suis de Paul et un autre, moi, d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? » Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon ce que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, ok? Donc, ça vous met un peu le contexte. Donc, ici, qu'est ce qui est mis en valeur C'est Dieu, n'est-ce pas? C'est Dieu qui est mis en valeur. Là. Dieu a utilisé Paul, l'a utilisé Apollos, mais c'est Dieu. Chez nous, derrière chez nous maintenant, la nouvelle demeure à Saint-Denis, nous avons un, un champ. Moi, je pas habitué d'avoir un champ, j'avais une clôture avant derrière chez nous. Je un voisin. Mais là, j'ai un champ. Et j'admire ce champ-là matin après matin. Puis je bénis Dieu quand je regarde ce champ-là. Puis, je vois le maïs pousser. Puis, je trouve que ça, ça me donne tellement un exemple d'une parfaite collaboration entre Dieu et l'homme. Parce que, dans le fond, Dieu, il fait croître le maïs. Puis, est beau avoir poussé. Dieu a donné à l'homme de mettre le maïs en terre, les graines. Et il a donné aux autres de l'admirer pousser. <rire> Et à l'autre de manger. <rire> quelqu'un a Mais l'idée, c'est que c'est Dieu qui fait croître. Et c'est, si Dieu fait pas croître, regarde, c'est stérile. Merci Valérie, c'est exactement ça. L'autre passage qu'on a gagné dans 1 Pierre chapitre 4, verset 11, il dit, ce qu'on qu si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Donc, si on parle, Dieu il dit, parler de ma part. Si quelqu'un remplit un ministère, autrement dit si quelqu'un sert qu'il serve avec la force selon la force que Dieu communique. Et le point encore là, comme dans le chapitre 3 de 1 Corinthiens, c'est que pour que Dieu soit glorifié en toutes choses par Jésus-Christ. OK quand on dit le point de départ de notre mystère est Dieu des fois on déclare des choses sans avoir expérimenté pleinement collectivement la vérité et je vais vous expliquer ce que je veux dire et c'est pareil dans vos vies vous, vous déclarez des choses que vous croyez là maman né quand vous regardez en arrière papa où vous êtes aujourd'hui vous dites vraiment tu nous a vraiment gardé de là jusqu'à maintenant Un peu comme Jacob, quand il revient, après avoir passé deux décennies, il dit, Dieu, je suis parti avec un bâton. Puis je reviens avec deux camps. Il dit, grâce a été extraordinaire envers moi. Il dit, je suis trop petit pour expérimenter toute cette grâce que tu as envers moi. Je fais une historique rapidement, OK Je me la mets à cœur depuis ce matin, je vais je vais je vais la dire. Je c'est peut-être que c'est pas nouveau mais on veut glorifier Dieu à travers ça. Il y a un frère en 2001 qui décide dans son cœur, il dit adieu et Seigneur, moi je quitte l'église. Il y a plus rien à faire ici à Saint-Hilaire, c'est cause désespéré. Il dit au Seigneur, juste à Dieu, là. Et la prochaine étape, c'était qu'elle allait partir. Le même soir, il y a un frère qui vient chez lui prendre de ses nouvelles, parler avec lui, et il apprend qu'il qu désire partir. Le frère qui désirait partir à l'époque, c'était Jean-Claude. Le frère qui vient le voir ce soir-là, c'était Pierre. Pierre Fournier, vous connaissez Pierre. Et Pierre, il y a un échange avec Jean-Claude. Et Pierre, homme de foi, dit à notre frère Jean-Claude, homme de foi qui avait décidé de vendre Dieu de partir. Il dit non mais il y a quelque chose qu'on qu n'a pas essayé encore. Il dit ça fait un petit bout on vous parlait de de, de s'asseoir ensemble les anciens avec un groupe de l'église puis regarder un, faire un plan stratégique, un plan de croissance, regarder où on en est, chercher à bonter le Dieu pour pour l'église, pour l'avenir tout ça. Pourquoi on le ferait pas Essayons ça. Et Dieu, à travers cet échange-là, il a amené notre frère Jean-Claude à dire, « OK, dit, sur la base de ta foi, je vais y aller. » Et c'est sur la base de la foi de Pierre Fournier que 13 à 14 personnes se sont rassemblées autour de la table pour se parler devant Dieu, pour voir, « Seigneur, on est qui, nous? » Où est-ce qu'on est? Où tu nous veux? Comment est-ce qu'on va parvenir à ce que tu désires pour nous? Je résume. Là. Le point de départ de notre ministère est Dieu. Si vous croyez, l'échange que je viens de vous communiquer, il n'y a pas de raison de pas le croire, mais ce que je veux dire, c'est que si on croit qu'il y a une intervention de Dieu, là c'est pas une affaire d'homme. Parce qu'humainement parlant, c'était fini. Et Dieu a suscité dans le même soir Pierre. On croit pas au hasard ici personne. Dieu dirige. Et à travers ça, le Seigneur nous a pris par la main comme ses enfants bien-aimés. Il nous a amenés à confesser nos péchés les uns aux autres. On a vu des larmes dans les yeux dans lesquels on n'avait jamais vu de larmes avant. Il l'a sûrement eu, mais en secret. On a entendu des choses qu'on n'entendait pas avant. Et le Seigneur nous a révélé l'Église, comme vous savez déjà, qui elle est, qui nous sommes, donc. Pour lui, avec lui, entre nous. Et il, met, il nous a conduit dans Éphésiens. Et vous savez ça. Et c'est là qu'on a découvert l'Église et Christ de façon différente. Le point de départ de notre ministère est Dieu. Quand Dieu a créé le monde, il ne m'a pas euh, convoqué. Il ne m'a pas demandé mon avis. Je n'existais pas encore. Ni l'avis d'aucune personne ici. Il a dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » C'était sa propre initiative. Et quand il a dit que la lumière soit la lumière fut et c'était réglé. Quand Dieu va vers Gédéon, c'était pas l'idée de Gédéon. Dieu va vers Gédéon alors qu'il s'apprête à la meule, ou je sais pas trop quoi exactement qu'il faisait là. Il surprend là où est-ce qu'il est Quand Dieu va voir Abraham, Abraham n'a pas fait appel à Dieu là. Dieu a fait appel à Abraham. Il l'a surpris là en Mésopotamie euh, à Haran pour lui dire qu'Abraham, okay, tu quittes, ou tu t'en vas. Je vais te montrer où. » vous quand Dieu va vers Noé, c'est pas l'idée de Noé qu'on fait un bateau là. En passant les enfants, les animaux sont pas de, sous le bateau comme on voit des fois les images, OK, ils sont dans le bateau. Quand vous les voyez sur le bateau, vous pouvez dire non, ça c'est un mensonge, OK C'est pas vrai ça. Puis ils sont pas souriantes les les girafes là. J'espère que, que vos parents vous disent ça là. C'est un jugement hein. Tous les autres animaux qui étaient pas dans le bateau, ils sont morts tous. On voit encore des fossiles aujourd'hui puis on, on pense que ça fait 10 millions d'années que ça sont là. Une autre histoire. Mais Dieu qui va vers Noé. Voyez-vous Et dit Noé, il dit moi, je t'ai trouvé juste parmi tes contemporains. Il dit moi, j'ai décidé moi Dieu, le Seigneur de la terre et du ciel, j'ai décidé que je vais détruire la terre parce que j'ai je regrette d'avoir créé l'homme. Voyez-vous tout ce que je celle-ci c'est l'initiative de Dieu. Et là je vais vous donner une autre là. OK Quand vous lisez Genèse 5. Genèse 5 c'est après la chute. Donc après le que le péché est d'entrer dans le monde. Adam et Ève ont été chassés. Il y a une liste en commençant par Adam, qui meurt à 930 ans. une liste d'hommes qui sont là qui meurent. 900 quelques 900 quelques années, 800 quelques années. Là, tu un homme qui a comme, on dit qu'il n'a pas rapport dans la liste, qui est différent tous les autres. Ça dit qu'à 65 ans, il y a eu un fils qui s'appelle Matusalem. Puis là, après ça, il a marché 300 ans avec Dieu, puis qui est disparu. Parce que Dieu le pris avec lui. Puis on continue. Il un autre, hein, il est mort. Puis, puis là, on revient. Énoch, 65 ans, il a un fils, Mathusalem. Il marche 300 ans en communion avec Dieu, puis là, il disparut. Il ne fut plus. Dieu l'a pris avec lui. Dieu l'a pris avec lui. <rire> Énoch n'est pas monté. Dieu l'a pris. Mais il l'a pris Parce que hébreu 11 nous dit que il a reçu le témoignage de dieu qui lui était agréable à cause de sa foi voyez vous tout se tient dans les écritures là. et là on peut réfléchir eto a marché en communion avec dieu pendant 300 ans parmi tous les autres personnes là, il s'est distingué et il dit lui je le prends je le prends il n' a pas connu la mort Quand on lit la bible on est devant miracle après miracle puis l'enfant ça devrait faire ça devrait nous exciter exciter notre foi wa wow, on a un dieu extraordinaire qui a pas de limite tu sais. quand je regarde à moi j'ai plein de limites quand nous regardons à nous en tant qu'église ben on a des pleins de limites il n'y en a pas de limites pour Dieu il y en a pas il faut le croire Paul dit dans, Dieu dit à travers lui, mais c'est lui qui parle, en Romains 15, verset 17 à 19, il dit, « J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'est pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, J'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ. » Je vais vous le dans une autre traduction, ça peut peut-être vous aider à... Vous aider certains, en tout cas, à comprendre un peu mieux. Romain 15, verset 17. C'est écrit dans le français courant. « Dans l'union avec Jésus-Christ, je peux donc être fier de mon travail pour Dieu. Car si j'ose parler de quelque chose, c'est uniquement de ce que Christ a réalisé par moi pour amener ceux qui ne sont pas juifs à obéir à Dieu. » donc Si je me glorifie de quelque chose, c'est uniquement, si je parle, de ce que Christ a réalisé à travers moi. Voyez-vous Christ est à l'œuvre à travers nous et il veut il veut glorifier son nom et le nom de son père. Et il le fait. Manamama. <rire> Mais c'est ça que Dieu fait. Voyez-vous? Et je voulais une prière qui est dans 1 chronique 29, OK? Puis vous pouvez il fallait aller si vous voulez. Je trouve qu'elle est tellement à point. Je trouve que ça, ça met le cœur, ça donne un cœur à cette déclaration là et c'est David qui l'a fait. Et je vous dis là, ce qu'il dit à Dieu, au Seigneur, c'est vraiment puissant. Dans 1 chronique 29 à partir du verset 9, il y a eu plein d'offrandes qui ont été faites, des offrandes volontaires. C'est écrit, le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'éternel, et le roi David en eut aussi une grande joie. David bénit l'Éternel en présence de toute l'Assemblée. Il dit, « Béni sois-tu, d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre est, t'appartiens. À toi, éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toute chose. Veuillez dire amen. Il a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toute chose. Car qui suis-je Euh non, maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes On est qui nous pour te faire volontairement ces offrandes, Seigneur Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Qui lui a donné en retour? Qui a été son conseiller? Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, et il n'y a point d'espérance. Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi. À ton Saint-Nom. Et c'est à toi que tout appartient. Je sais, ô oh mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Éternel du d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées et affermis son cœur en toi. « Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes préceptes de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses et qu'il bâtisse le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. David dit à toute l'assemblée, « Bénissez l'Éternel, votre Dieu, et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur Père. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le Roi. » Voyez-vous Qu'est-ce qui a causé cette cette prière que l'esprit de Dieu a poussé dans le cœur de, de David Il voit les offrandes arriver, affluer, il dit oh. "C'est pas l'œuvre d'un homme cela non." Et là il y a la prière. Si nous disons que le point de départ de notre ministère est Dieu, c'est donc dire que Dieu est à l'origine de tout ce que nous faisons et de tout ce que nous désirons faire. C'est donc dire que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est pour ça que tu d'après, il nous dit, faites tout, sans murmure et sans hésitation. Pourquoi? On revient en haut. Parce que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Faites tout, sans murmure et hésitation. Il nous dit qu'il nous a créé nous, en Jésus-Christ, que nous sommes son ouvrage, qui nous a créé en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres, des oeuvres bonnes, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et je crois sincèrement que c'est ce que le Seigneur fait avec nous jour après jour, individuellement et collectivement. Amen qu'il dans, dans le même épître. Il dit qu'il va finir ce a commencé pour le jour du Seigneur. C'est clair qu'il va le finir. On avait on s'est réuni les les cinq anciens cette semaine, jeudi soir parce que on a de la misère à se rencontrer les cinq, le vendredi matin ces jours-ci, les horaires sont assez en, encombrés. C'est une bénédiction de se revoir euh, comme ça tous les cinq. On, on, on s'est revu en chemin mais un long temps les cinq, c'était bon. Puis euh, on bénisse Dieu parce que Dieu ce qu'on se rend compte à travers des différentes choses que ça nous donne de de faire d'accomplir que le Seigneur se glorifie dans l'informel. Et je vous explique ce que j'essaie d'exprimer. C'est que vous savez que il y a quelque semaine Gilles les Jean-Claude sont allés à Chicoutimi et le plan de match c'était pas un plan détaillé de 8h à 8h30 on fait ça de 9h à 9h15 on prie de 10h à 10h20 on va chanter ensuite on va dire telle chose et après ça on va amener la personne à prendre une décision puis ensuite vous comprenez c'était pas ça Il y a un cri du cœur qui parvient à nos oreilles. Dieu nous met à cœur d'envoyer d'aller par le biais de nos deux frères Gilles et Jean-Claude. Ils arrivent là-bas pendant quatre jours. Et ainsi que notre frère Jean-Philippe Lapierre, qui est allemand, vont là-bas et il un miracle qui se passe. L'Église était sur le point de de, de, de de se diviser. Et Dieu utilise nos frères de façon informelle... J'ai cherché un dictionnaire informel qui n'est pas soumis à des règles strictes officielles sans suivre une procédure préalable qui ne revêt pas de formes déterminées ou de protocoles particuliers. Informel! L'oiseau qui vole dans mon lit là, puis qui part puis qui revient, il est informel, lui-là. Quand il gambatte dans le champ de maïs, il est informel. C'est informel. Alors, Dieu envoie <rire> nos deux frères là-bas avec accompagné notre troisième frère de l'Allemagne et le Seigneur les utilise. et ils reviennent ils nous disent les frères on a vu devant nos yeux un miracle et vous avez on n'a pas lu malheureusement quest l'avait qu'elle avait oublié je pense ce jour-là mais ça valait la peine peut-être lire la lettre d'une sœur qui est venue de l'Allemagne euh, de de Chicoutimi qui était qui qui d'elle à Chicoutimi et qui a vu le Seigneur à l'œuvre et qui avait des craintes et qui qui passe Elle avait de la difficulté à croire que ça pouvait changer. Et elle voit les choses changer devant eux, devant ses yeux. Le nom de Christ est glorifié. Les frères et les sœurs sont unis. Et ensuite, quelques semaines plus tard, Omar est témoin de ce qui avait déjà été fait, de ce que Dieu avait, dé Dieu avait déjà fait, n'est-ce pas, Omar? Et il a été ravi. Il nous revient encore avec son, son point de vue. Timothée qui revient, qui nous raconte. Et ça nous a réjouis. Ça nous réjouit. C'est notre œuvre, les bien-aimés. Ça devrait nous réjouir. C'est non planifié. Il faut se glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regardent les choses de Dieu, ce que Christ fait à travers nous. C'est comme ça que, que les Écritures nous, nous, nous amènent ça. Donc, si on dit que le point de départ de notre ministère c'est Dieu, la phrase qui suit après, sur le document, c'est donc l'adoration et la prière seront à la base de tout ce que nous ferons. L'adoration, c'est le fait que dans mon, notre cœur, nous adorons Dieu avant tout. Et nous cherchons sa face. Bien maladroitement, bien façon éloignée, inconstante, mais nous le faisons de tout notre cœur. Et c'est ce que nous désirons le plus, de connaître sa volonté en toute chose et de suivre lui. Rémi? C'est bon. C'est bon. Est, on, on est formé à l'image de Dieu et c'est une des informations de ce qu'on doit faire. C'est correct. C'est une définition c'est la réalité en même temps mais vous savez quelqu'un par quelques-uns parmi vous pour être découragé dit hmm, petit nombre pas grand chose mais non c'est pas vrai ça dieu euh, il y a un frère qui, qui est avec le seigneur aujourd'hui là qui avait déjà dit que vous avez souvent lu cette citation là là un homme avec le seigneur ça fait la majorité le seigneur s' si lui décide c'est comme ça qu'il veut se glorifier Mais qui sommes-nous, nous? Il veut se glorifier à travers nous. Nous, on veut persévérer avec lui par sa grâce. On va aller jusqu'au bout par sa grâce. Vous comprenez? Le psaume 150, le dernier psaume là, de la Bible, dit, euh, louer L'Éternel. Louez Dieu dans son saint lieu. Louez-le dans l'étendue céleste où se déploie sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le avec la sonnerie du corps. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales éclatantes. Que tout ce qui respire Louer l'Éternel. Louer l'Éternel. Le livre des psaumes finit comme ça. Et parce que vous avez déjà lu le livre des psaumes, vous savez combien il y a détresse dans les psaumes, combien il y a de cris du cœur, il y a des déchirements. Il y a de la confusion dans les psaumes. Il y a des moments où on pense que, le psalmiste pense que ça n'est fini. Et pourtant, le livre des psaumes finit par louer, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Notre part à nous, c'est de chercher sa face au Seigneur. C'est de s'assurer que c'est lui qui est mis de l'avant. Il est le commencement et la fin. On dit qu'il est le point de départ de tout ce que nous faisons. C'est Dieu. Et il faut se laisser surprendre. C'est une façon humaine de dire les choses. Je n'ai pas d'autres mots. là mais Il faut se laisser surprendre par Dieu et accepter que c'est ça qu'il veut et croire qu'il va bénir comme ça laissons-nous surprendre par le seigneur soyons zagués quand quelqu'un vient chez nous quand quelqu'un rencontre quelqu'un quand Dieu met à cœur quelque chose quand il se passe quelque chose laissons-nous surprendre par Dieu c'est pas fini là c'est pas fini c'est pas stagnant avec le seigneur Ce pas stagnant, les bien-aimés. C'est une fraîcheur constamment renouvelée. Si, si je me sens stagnant, s'il y a quelque chose, j'ai perdu de vue Dieu. Parce qu'il le dit, c'est sa parole. Et c'est celle-là que je crois. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage n'a pas à rougir. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes détresses. Les lions lionceaux éprouvent la disette et la faim. Ceux qui se confient en l'Éternel ne manque d'aucun bien. Est-ce que c'est un mensonge, sa la vérité, ça? C'est la vérité. C'est la vérité. Fait qu'on peut-tu s'attacher à la vérité? Attachons-nous à la vérité. C'est ça le message, dans le fond, que Dieu constamment nous rappelle, parce qu'on est oublieux, constamment oublieux. Sa parole est la vérité. Il est la vérité. Il n'a pas changé. Ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Et notre vie, nous sommes son troupeau. Le troupeau que sa main conduit. Il faut le croire de tout son cœur. De tout notre cœur. Christ est la tête du corps de l'Église. Il est supérieurement souverain sur l'Église. Et l'Église, c'est nous. C'est bon Donc avec ça ça met la table. Et on va on va revenir sur les différents principes en chemin, mais en même temps ça que Dieu nous euh, comme ça dit la prière ici là, OK qu'on a lu tantôt là, à la fin, à la fin 1 Chroniques 29 vers les derniers versets. Il dit maintiens toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées c'est-à-dire comme le peuple ici si volontairement prêt à donner à s'offrir et a son cœur en toi. C'est ça ma prière Seigneur pour pour nous. Et Seigneur donne-nous de de ne pas être oublieux. Certains entre nous on on est plus proches de certains événements mais en même temps Seigneur Nous l'avons tous vécu ensemble, euh, parce que nous sommes un seul peuple, un seul corps ici, Seigneur. Et quand un a souffert, nous on, tous on a souffert. Et quand un a été béni, nous tous on a été bénis. Et quand euh, tu nous utilises, Seigneur, c'est nous que tu utilises. Peu importe la part que tu nous donnes dans, dans ce grand ministère, ce grand service pour Christ. Te prions, Seigneur, que ton nom soit glorifié encore davantage dans ce, ce peuple, dans ton Église ici. Non seulement ici, Seigneur, mais partout tu nous utilises. À Chicoutimi, à Saint-Denis, dans la Beauce, Seigneur, euh, à Shawinigan, et partout tu veux nous envoyer. Je te prie, Seigneur, de multiplier, de délier, Seigneur, les euh, les chaînes qu'on peut traîner, de, de faire tomber ce qui nous euh, donne la foi, de rejeter le mensonge, comme tu nous dis, et de mettre Christ devant nos yeux, euh, peu importe ce qui arrive, Seigneur. Merci de, que dans l'épreuve, tu nous fortifies. Merci que tu n'as pas changé. Et que, comme tu dis, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et notre supplication en tant que peuple, en tant que ton Église, c'est que nous portions beaucoup de fruits pour la gloire de ton Père, Seigneur. Comme tu désires. Que nous soyons profondément attachés à toi en toute chose. Glorifie ton nom, Seigneur. Amen. Hmm. Qu'est-ce que vous retenez Qu'est-ce que vous retenez pour vous-même? le Seigneur est tout. La ouais. grogne Mm. Djupet er til chose, så er det så.